Jurisprudence de la prière 11 Je dois préserver mes cinq prières que Dieu m'a imposées pour son temps, c'est le baptême de la religion, et celui qui l'a établi a établi la religion.